Ici, mon frère, on est juste de passage a la planète est un village C'est si facile de parler le même langage Pourquoi chercher des poux dans la tête des papous Pourquoi chercher des noises aux frontières chinoises Pourquoi croiser le fer Tout autour de la terre Souvent par trop d'orgueil L'homme se trompe de partage Tu sais, la planète est un village Ici mon frère on est juste de passage et non la planète est c'est si facile de parler le même langage tu sais, la planète est un village. Ici, mon frère on est juste Pourquoi régler cette comptes en sortant les fusils nanana, nanana, nanana. Il n'y a pas de honte à changer d'avis. Peu importe la différence de couleur, de culture. Ouh. Faire preuve de tolérance, c'est le combat le plus pur. Oh lord, et ça, j'en suis sûr. De passage Il an la planète est un village C'est si facile de passer Frère on est juste de passage. Mais non, la planète est un village. C'est si facile de parler le même langage. Tu sais, la planète est un village, ici mon frère on est juste de passage. Non la planète est un village, c'est si facile de parler